Mesdames et Messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dominicale et dont voici le sommaire. Déroulement des élections collinaires et des quartiers dans tout le pays ce lundi, selon le décret présidentiel du 20 août cette année, le jour de ce lundi a été déclaré férié, chômé et payé. La pandémie du Covid-19 a entraîné la chute de l'économie du site touristique de Tambourné à Dogichoura, en province de Guitega, comme le déplore le responsable de ce site. Elinibé, Nibigila s'est rendu sur le terrain. Il va nous relater les La chronique et nutrition de ce dimanche parle des vertus de la plante moringa. Voilà pour les titres. Eric Ouiman sur la mise en œuvre des vestibules touristes à la présentation. Bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Oh Élections collinaires sur lundi dans tout le pays. Selon le décret présidentiel du 26 mai de cette année convoquant cette dernière, il est prévu que ce secrétaire se déroule de 6h du matin à 16h. Compte tenu des circonstances, le président du bureau de vote peut décider que la fermeture du bureau de vote soit reportée. Jusqu'à 17h, selon toujours son décret. Dans une réunion avec les concernés de cette élection du 24 de ce mois, le président de la Commission électorale nationale et indépendante, Séni-Pierre Claver-Kazihissé, a rappelé les modalités de son vote. Suivez-le. Le vote se fera par écrit et chaque votant doit marquer trois noms. Parce qu'il s'agit non pas d'élire un candidat, non, c'est d'élire de des membres d'un conseil. C'est le membre du conseil collinaire, le membre du conseil de quartier. Ils sont à cinq. Donc, chaque votant doit, n'est-ce pas, euh, choisir trois noms parmi, bien sûr, les noms de la liste de candidats euh, de cette colline ou de ce quartier-là. Ensuite, c'est l'occasion, bien sûr, de montrer euh, le bulletin de vote qui est différent des bulletins de vote qu'on a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 Cette journée dédiée à l'élection des conseils collinaires ou du quartier des chefs de colline ou quartier a été déclarée jour férié, chômé et payé selon le décret présidentiel numéro 100 bar 045 du 20 août cette année. Les effectifs des touristes du sanctuaire des Tambourines à commune Guy en province de Gitega, ont diminué suite au Covid-19. Le responsable de ce site, explique qu'avant cette pandémie qui a poussé le pays à fermer ses frontières, l'on pouvait gagner les rémunérations du personnel et satisfaire d'autres besoins. Tite Akizimana, chef culinaire Massa Assou, reconnaît cette situation et demande que ce site des tambourinaires soit développé et l'inhiber C'est le responsable du sanctuaire des tambourinaires Dogishora de en train d'expliquer qu'actuellement les recettes issues des touristes sont minimes. Oscar Chemilimana déplore des difficultés éprouvées par le site dans la rémunération du personnel, ajoutant que le peu de touristes qui s'y rendent sont internes. Les activités ont sensiblement diminué à cause du coronavirus ainsi que la fermeture des frontières. Les touristes ne viennent plus maintenant. Nous nous contentons seulement de la population locale en provenance des différentes provinces. Auparavant, les touristes fréquentaient le lieu en nombre élevé et nous y deux à quatre fois par semaine et le décor était bien planté. En ce moment, les activités ici tournent au ralenti. L'endroit est vraiment moins fréquenté. Cette diminution des chiffres de touristes est reconnue par le chef collinaire Ndomasasso où se trouve ce site de tambourine Ndogishora, Tite Akidimana, demande au gouvernement que ce site soit doté d'infrastructures pour le développer, expliquant qu'il y avait un projet irrelatif. Nous savons déjà la cause de cette diminution. C'est cette pandémie de coronavirus. Les cas de décès aux états unis d'Amérique, c'est effrayant. Les frontières doivent absolument être fermées. Le fait Président Pierre Mondiza avait souhaité qu'il y ait un grand hôtel ici pour héberger les touristes, ainsi que pour les conférences. Dans un discours tenu après son investiture au mois de juin, le président Ivariste Ndaïche Meye a promis la promotion du secteur culturel dans le tambour. Nous allons organiser des séances de sensibilisation des jeux et des événements culturels pour promouvoir le tambour burundais pour une visibilité du pays à travers le monde. Depuis 2014, les tambours burundais s'inscrivent sur la liste du patrimoine et de l'humanité de l'UNESCO. Merci Elini Bel Nibigila. Les jeunes diplômés et chômeurs de Gitega disent qu'ils préfèrent se regrouper en coopérative pour se faire sortir de la pauvreté, mais qu'ils ont toujours besoin d'un appui du gouvernement. Toutefois, le directeur général de l'Agence nationale de, prom de promotion et de régulation des sociétés coopératives en accord Leur demande de solliciter des crédits au sein des institutions financières au lieu d'attendre à être appuyé par le gouvernement en soi. Gérard Nibigira. La coopérative Sango Kukivi ou Bienvenue au travail regroupe plus de 30 jeunes diplômés mais sans travail. Elle est implantée au quartier Magarama dans la ville de Gitega, dans une localité communément appelée Kuliplace. C'est une coopérative qui s'occupe de la culture des champignons comestibles. Son président, Chimilimana Eli, indique néanmoins qu'elle fait face aux multiples problèmes notamment celui lié à l'exiguïté d'un unique hangar où se conserve tout le matériel et où se cultive ces champignons. Pour Pour Chimilmana Eli, il fallait un autre hangar pour séparer le lieu de conservation du matériel et équipement et de culture des champignons. Il demande alors la contribution de l'État pour que la coopérative progresse. De son côté, le directeur général de l'Agence Nationale de Promotion et de Régulation des Sociétés Coopératives, Anakop, en abrégé, M. Oscar Barangaliza se dit satisfait de l'initiative de ces jeunes chômeurs de se regrouper en coopérative. Il leur demande néanmoins de faire enregistrer cette Coopérative au sein de l'ANACOP afin que cette dernière puisse l'assister, soit techniquement, soit financièrement. Il les invite en outre à contracter des crédits au sein des institutions financières variées, telles les banques et les microfinances, et à ne pas attendre tout de l'État. Cette coopérative Sangue Kukivi a débuté ses activités en septembre 2019. Depuis Gitega, jeanne Biguila pour la radio Isanganil. De Il est 13 h minutes au studio de la radio Isanganilo, le journal continue. Les auteurs des messages de haine devraient se saisir et arrêter leur propagation, vu que de tels messages peuvent conduire à des violences de masse. L'appel est de maître Fabien Segatois, après que plusieurs audios portant des messages haineux circulent sur les réseaux sociaux. Son juriste rappelle aussi que de tels messages sont sanctionnés par le code pénal burundais ainsi que des conventions internationales suivez-le. On punit plutôt la haine raciale, on punit la haine ethnique, on punit les encouragements pour la haine raciale et on punit également les actes de nature à propager la haine raciale. Une haine raciale commence petit à petit par des petites injures, mais ça s'incruste dans la tête des gens parce que chacun croit défendre son ethnie, sa race et avec ça, il injecte le venin dans toute la société auquel il croit appartenir. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une réplique toujours de l'autre côté de celui qui croit que son ethnie a été injuriée on se retrouve maintenant devant des sociétés qui se regardent en chien de faïence et généralement Ceux qui font cela, ils ont toujours une visée politique. Évidemment, il y a des choses qui sont difficiles à punir. Parce que maintenant, avec la technologie, quelqu'un peut être aux États-Unis, peut être en Australie, peut être en Chine, et injecter les haines raciales par voie de l'informatique, par voie des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on a l'impression que parce que je l'ai vu au Burundi, ça s'est fait au Burundi, non pas du tout. Ça peut s'être fait très loin, mais comme c'est diffusé par le monde entier, évidemment, tout le monde accède à cela. Et cela, euh, il faudrait que les pouvoirs publics, ceux qui sont chargés de réprimer les infractions, doivent effectivement faire un effort pour que justement, Avec l'aide internationale, ils puissent décourager ce genre de gens qui se cachent à la distance et qui se cachent derrière la technologie pour injecter le venin racial et le venin ethnique. Les directeurs des écoles qui donnent des effectifs erronés des élèves pour détourner les subsides seront bientôt identifiés et sanctionnés, comme l'indique le directeur provincial de l'éducation à Chibitoke. Selon les informations à la disposition du directeur provincial et de l'enseignement, certains directeurs établissent des listes et des abandons scolaires élevés pour détourner les frais alloués à ces élèves, Alexine Dairagiji. Ces effectifs fictifs élevés des élèves sont donnés dans les directions communales de l'éducation, dans la direction provinciale de l'éducation, dans les rapports de la rentrée scolaire par certains directeurs. À la fin de chaque trimestre ou de l'année scolaire, ces mêmes directeurs donnent des listes erronées et surtout élevés des élèves qui ont abandonné le banc de l'école. Ceci est du ressort du directeur provincial de l'éducation à Chibitoké. Jean Bosconi Ngaville affirme qu'il a des informations relatives. Il indique que ces directeurs trichent pour des tourner les subsides ou les frais de fonctionnement des écoles donnés par le ministère et à l'éducation dans ses attributions. Jean Bosconi Ngabiye met en garde tous ces directeurs mal intentionnés que bientôt des conseillers pédagogiques vont être déployés dans les écoles pour mener des enquêtes et que les auteurs seront sanctionnés. Dans les états généraux d'éducation de, de ce mois, le gouverneur de la province de Toki avait indiqué que des commissions d'inscription de nouveaux élèves et écoliers et surtout de redoubler Blancs seront instaurés dans les directions communales de l'éducation afin de suivre de près les directeurs des écoles lors des attributions des places dans les écoles respectives. Depuis tu okay. week-end, Alexine Daïra Guigé, Radio Isanganiro. Merci, Alexine Daïra Guigé. La finale de la Ligue des Champions Européens est prévue ce dimanche à 21h à Lisbonne au Portugal. La formation française de Paris Saint-Germain va croiser le fer avec Bayern Munich d'Allemagne. Dans les trois récentes confrontations européennes qui ont opposé ces équipes, Bayern Munich a remporté deux matchs et l'autre qui s'est soldé en faveur de Paris Saint-Germain. Bayern Munich a atteint la phase finale dix fois avec cinq victoires. La finale d'aujourd'hui est première pour le Paris Saint-Germain. détails avec Missa Moïse. La 65e finale de la Ligue des champions européens est prévue ce dimanche à 21h entre la formation française de PSG et le Bayern Munich. Lors des matchs comptant pour les demi-finales, PSG a battu Leipzig sur un score de 3 bis à 0 au moment où Bayern Munich a éliminé Olympique de Lyon de France 3 buts à 0. Dans les compétitions européennes, ces équipes se sont déjà rencontrées 3 fois. La première rencontre a été livrée le 29 20 septembre 2017 où PSG a battu le Bayern 3 bis à 1. Le deuxième match du Bayern Munich face à PSG, c'était le 5 décembre 2017, le Bayern Munich a battu le PSG 3-1 à La troisième rencontre s'est livrée le 21 juillet 2018 où le PSG s'est incliné sur un score de 3-0 à Ces équipes se sont déjà rencontrées dans les matchs amicaux 10 fois avec la victoire paritaire de 5 matchs à chaque équipe. Dans ces matchs PSG a encaissé 13 buts contre 15 de Bayern Munich C'était la première fois que le PSG dispute la finale de la Ligue des Champions. Il avait atteint la phase de demi-finale en 1995 et a été éliminé par le Milan AC de l'Italie. Le Bayern Munich va disputer ce soir sa 11e finale de la Ligue des Champions et il a déjà 5 trophées. Le Bayern Munich a remporté sa dernière finale en 2013 contre Borussia Dortmund sur un score de 2 buts à 1. S'il gagne ce soir, Bayern va rejoindre l'Oliverpool de l'Angleterre qui a déjà obtenu 6 coupes. Radio Isanganiro, Chronique Nutrition. La plante appelée Moringa, du nom scientifique de Moringa Oleifera, est utilisée comme mode préventif, ainsi que pour le traitement de certaines maladies comme le diabète. Selon Gilbert Nangwaraf, expert en nutrition, le Moringa contient de nombreux éléments nutritifs bénéfiques à la santé. Cet expert souligne toutefois qu'il est interdit aux femmes allaitantes et enceintes de consommer la dite plante à cause de son niveau élevé de vitamine A, qui peut causer des effets néfastes. Chronique nutrition avec Emére Charani Selon Gilbert Nangwa, expert en nutrition, cette plante contient de nombreuses propriétés et contient une quantité abondante de minéraux comme le calcium, potassium et autres. Grâce à sa chlorophylle, il possède une action purifiante, ce pigment responsable de la couleur verte et feuille de moringa, favorise la détoxication cellulaire, intervient aussi à la santé et de la flore intestinale, lutte contre le baronnement ainsi que la prolifération bactérienne. Moringa, c'est une plante qui existe. Sous Variétés, mais le Moringa Origifera nous intéresse beaucoup grâce à ses nombreuses qualités nutritives et thérapeutiques, avec un pouvoir d'autorité contre plus de 300 maladies dont le rhime, la péritation artérielle, le diabète, le cancer, l'hypercholestérolémie, la stimulation du système immunitaire, car il est riche en minéraux et en vitamines, en antioxydants comme éthéroïnes, acides phoriques, flavonoïdes et d'autres. Gilbert Nangwaf précise que cette plante peut être consommée comme Des légumes ou comme de tisane pour se prévenir contre différentes maladies. On prépare cette plante de plusieurs manières, comme légumes, comme le spinaz, bien en soupe, bouillot de légumes, beignet, surtout avec ses frères, en tisane ou en ange, si conditionné sous forme de gérir et à des cuillères à café et la cure va durer quatre mois. Tout est beau dans cet arbre bleu, donc les racines, les feuilles, l'écorce, ses glènes et ses fleurs liées ne nos sopeurs. Pendant la grossesse, l'allaitement, des précautions doivent être prises pour éviter des effets secondaires. Pour clindre, c'est de prendre et la prendre avec attention chez une femme enceinte ou allaitante, car elle peut provoquer une hypervitaminose A qui peut entraîner l'hypertension intracrânienne, céphalée, Hospitales, percalcémie, épanchement prélo, vomissement, irritabilité, troubles de coordination motrice, ou bien troubles cutanés, desquamation, prurites, aropécies et troubles neurologiques comme la fatigue, irritabilité, l'écopénie. Il faut aussi craindre si on souffre de l'insomnie ou bien des troubles du sommeil. Au Burundi, cette plante appelée moringa est cultivable et pousse dans tous les sols et peut être trouvée dans les zones équatoriales et tropicales et pour la hauteur, elle Peut atteindre jusqu'à 10 mètres. Excusez-moi, ce n'était pas Emery Jéranie Ongoulou, c'est plutôt Jean-Marie Mayonga. Et c'est par ici que s'achève cette édition de la mi-journée dominicale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa collaboration technique. Vestine Otoï, j'étais à sa présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi. Oh yeah.